Bonjour, comment tu vas Te souviens-tu de moi, belle dame J'étais là au début Quand tu n'étais pas plus qu'une femme Que fais-tu donc ici Je te croyais partie en voyage Lorsque moi, un beau jour J'ai décidé de tourner la page Tu étais autrefois aussi brune que moi, ça te change. Mais ton cœur de paillette est une île déserte, c'est étrange. Mon cœur n'est pas désert, il décide, il préfère, il invente. J'ai des milliers d'amis qui m'ont suivi depuis que je chantais. Oh, Et de pierre et de lune, et tu danses. Tu n'as jamais le temps, et tu souffres souvent d'impatience. Pour en arriver là, j'ai marché devant toi sans t'attendre. Laisse tomber les critiques, suis plutôt la musique, viens apprendre. Copain de toujours et ton premier amour se demande Si tu as oublié les moments du passé, s'il te manque Je n'ai rien oublié des instants du passé, quoi qu'on dise Mais à vivre de mémoire, on arrive nulle part, on dérive